My pas ramener ta gomme de brume ce soir Non pas ce soir non. <rire> Excellent. Alors la soirée, remember of enfin, samedi dernier, raconte-nous tout ça. Eh ah bah écoute, euh, méga carton, euh, la folie, quoi, c'était vraiment la gros grosse, grosse fiesta, noir de monde, euh, super ambiance. Euh, bon les gens sont arrivés un peu tard, on était un petit peu étonnés mais, mais bon c'est bien, 23h, c'est marrant parce qu'on est à h 30 En boîte ils arrivent à 2h. Ouais mais bon tiens on était tous des vieux maintenant donc euh, <rire> c'était terrible. Donc comme ouais. on l'a annoncé, euh, vraiment euh, retro house, euh, assis. New Wave avec tous les gros tubes New Wave c'était terrible la grosse fiesta donc jusqu'à 9h du matin c'est la fête super publique comme je le disais tout à l'heure ouais. beaucoup de nanas c'était incroyable D'ailleurs euh, les photos vont être mises cette semaine sur le site en... Comme je te disais il y a quelques minutes On a l'impression <rire> que c'était une soirée de filles <rire> C'est incroyable Il y avait euh, 60% de filles euh, Il y avait 300 nanas, C'est incroyable Que des belles blagues. T'as fait à la fin ou pas alors Non non non C'est pas mon bon genre C'est bien mais vraiment Une ouais, gros, grosse fiesta Donc euh, euh, Hyper étonné que le, le, le thème Tu sais euh, bah, New beat Acid euh, Plaise Je dirais au gothique à tous les gens qui sont sortis D'années 80-90 C'était vraiment génial quoi. Donc a, soirée... les gens ont vraiment retrouvé l'ambiance Du début de The Villa 50 euh, Le Sky euh, 37 etc la folie, quoi. C'était la fête, les gens dansaient, criaient. Mais t'arrêtes de en fait. C'est la folie. Franchement, c'était. T'es encore dedans en fait là ah, Je suis à fond dedans. D'ailleurs, on remet ça le, le 2 août. le <rires> même demain, on remet, ça, on remet <rires> ça demain tous les jours. Le 2 août, toujours au Tuit Castle avec. En plus, ça sera mon anniversaire. Ouais. Donc ça va être la grosse fête, on va faire un truc à vous. Les gens pourront manger, ça va être la, la grosse fête. Donc toujours au Tuit Castle à un court trait Voilà, donc c'est toujours à... à... une soirée, of Past, euh, New Wave, Electro, de ce thème qui est... Qui me rend fou, Qui vous rend fou alors j'imagine que tous les gens attendent avec impatience de pouvoir visualiser toutes ces photos oui, les photos on a 400 photos que je mettrai euh, certainement demain et après demain sur myspace et sur le site remember of past bah, qui ah n'est ouais. pas mise à jour mais les photos sont le lien mais qui sont mises à jour donc voilà les gens pourront découvrir bah, les gens qui, qui sont pas venus pourront découvrir c'était terrible parce que c'est vrai que le, le on a remarqué que Le... Bon ça que Rimba en c'est vraiment New Wave. Et d'avoir ajouté New Beat, Acid, Red Ross, 85, 90, ça a freiné certaines personnes. Et je pense qu'il y a des gens qui, qui sont habit... habituellement qui viennent au soir Rimborfa, ils ne sont pas venus, parce ils se disent oh, ça va être. Et en fait, ils ont loupé vraiment quelque chose de terrible, c'était vraiment la fête. Et c'est surtout ça que je voulais retrouver dans cette soirée. Et c'est ce qu'on va faire après, dans les, f... dans les soirées futures, la fiesta. Parce qu'aujourd'hui, les gens se font chier des soirées et nous on fait la fête. Ah bah voilà Les gens trouvé ils dans, la, gris, la bonne formule euh, Ouais c'est ça et, et je pense que ça va faire Bouche à oreille Et euh, bout de la neige Ça va être la, la folie quoi Prochaine so Pour tous les prochaines soirées Ça va être la Ça va être comme ça Ça va être comme ça C'est génial On vide les frigos Et on fait aller la corne de brume La corne brune, Voilà c'est ça Il n'y avait plus rien à voir C'était euh, <rire> ah, Adon C'était euh, la folie quoi Voilà voilà Et, et toi ben, tu, tu peux enlever ta robe s'il te plaît <rire> <rire> Mais il est dingue cet RVU. Oui. Tu es dingue un peu, mal, un peu malade, ouais, ça arrive. Je t'encore encore sur le coup de la soirée, je crois. Voilà. Merci à vous tous et merci vraiment de votre fidélité. Pour moi, c'est très important. Exactement. À 10 autres. <rire> à 10 Allez tout de suite l'émission RVU Remember of toujours en direct qui vous réserve toujours un programme exclusif ce soir. Il est 21h passé de 3 petites minutes. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. A toutes et tous. Galaxy, Galaxy, Out of time. Out of time.